Sous il est 20h très précise, direction le Galaxy Live du mercredi soir avec l'ambiance de l'escape concept. C'était enregistré lors de l'anniversaire de Kevin et là c'est le mix des résidents. Bonne soirée à tous. Tous les mercredis à partir de 20h, Galaxy Live, Galaxy Live, les meilleurs de la scène électronique en live sur Galaxy. six live I'm Fiesta, enfin petite Fiesta avec les résidents du week-end de l'Escape Concept c'est tous les week-ends justement que vous retrouvez un peu ce son là, puis notez que si vous êtes fan de l'Escape Concept, prochain rendez-vous justement pour une soirée spéciale, ce sera la So Rétro le 28 juin, l'occasion justement de cette double compilation rétro qui sortira et qui sera disponible justement à l'Escape Concept et très bientôt dans les bacs, vous aurez d'ailleurs l'occasion d'en remporter quelques-unes sur la fréquence the Galaxy, ce sera dès la semaine prochaine